Anthony and the Johnson, c'était donc le dernier disque de la deuxième partie de cette rétrospective 2010. Une émission donc de la Bell Rock spéciale internet, spéciale podcast et spécialement très longue, puisqu'on en est à trois heures de musique. Et on va attaquer la quatrième heure avec du live, s'il vous plaît, puisqu'on va faire un dernier retour sur l'année 2010 du côté des Mardis du Grand Marais à Riorge, avec la soirée du 22 décembre dernier qui était programmée par t o u i e u r Attitude Production. Ainsi que évidemment le service culturel de Riorge, deux invités pour une soirée qui s'annonçait caliente et chaude, placée sous le signe de la langue espagnole. Avec pour commencer le b a r c e l o n a i s Philastine, que vous allez entendre tout de suite en live. Et puis on reviendra à la sortie d'un extrait de ce live avec un extrait du set proposé par un Argentin du nom de El Hiro de la Cumbia. Mais pour commencer, donc Philastine, direction Barcelone, direction Riorge, c'était le 2 2 De décembre e d dernier, un extrait de son long set, un extrait d'à peu près 20 minutes. C'est parti, c'est comme si vous y étiez. Please me. ピッピッピッピッピ e ピッピッ n ッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッッピッピッッピッピッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ タッチタッチタッチタッチタッチタッチタッチタッチタッチタッチタッチタッチタッチタッチタッ Philastine, qui était en live, enregistré donc du côté des Mardis du Grand Marais à Riorge. Je vous rappelle qu'il existe un album disponible chez Jaring Effect, l'excellent label lyonnais. En tout cas, Philastine, lui, il avait fait le déplacement du côté de Barcelone pour être présent parmi vous le 22 décembre pour ce qui était la dernière soirée de l'année 2010 des Mardis du Grand Marais. On remercie toute l'équipe de, de Riorge, évidemment, ainsi que toute l'équipe de Tap Tuyor Attitude Production pour avoir programmé non seulement. Philastine, qu'on vient de s'écouter, mais le prochain invité de la b e l Rock, l'Argentin e L.I.R.O. de la Cumbia, pour ce qui s'annonçait être une fin de saison, fin de premier semestre 2010, très très chaud. Allez, on y retourne dans cette salle de Riorge avec donc e L.I.R.O. de la Cumbia, mélange de musique traditionnelle argentine et de musique moderne. C'est en gros du traditionnel avec de la boum boum dessus. Allez, c'est vachement bien. e L.I.R.O. de la Cumbia, 25 minutes. C'est comme si vous y étiez encore une fois. On retourne, on replonge dans l'ambiance des mardis du Grand Marais et on se dit ciao juste après. ト<太> El grito de la gente. La Belle Rock. a v e Sebastián a v i a q u i e r e n seguir bailando cumbia o qué? ¿Seguimos bailando? Ok. Qui continuait comme ça jusqu'à 1h du matin à Riorge lors de la dernière soirée, c'était le 22 décembre. Un grand merci à El Hiro de la Cumbia en provenance d'Argentine, un grand merci à toute l'équipe de Riorge, un grand merci à toute l'équipe de TAP et surtout un grand merci à vous, auditeurs et auditrices de Label Rock, d'avoir été fidèles à ce programme en 2010. On va couper le micro et on va revenir en 2011 évidemment avec beaucoup beaucoup de nouveautés, que ça soit de la pop, du rock, de l'électro, du reggae, bref, vous connaissez. C'est le principe dans la b e l Rock, il y en a pour tout le monde. Je vous souhaite une dernière fois donc en 2010 d'être sage, mais pas trop, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2011 pour de nouvelles aventures musicales. Ciao, ciao, c'était Sébastien Agass, c'était la b e l Rock, bye bye. La b e l Rock, deux heures de son, pas comme les autres.